l'inquiétude, le voyage sous ses différentes formes, thématiques chères à l'émission. River of Gold reçoit aujourd'hui Benoît, Florent, de la Rue Quétanou, ainsi que Arnaud, tous membres du groupe La Green Box. Le voyage, maintenant, se fera autour de leur premier album, entre les rues de Paris et les routes d'Orient, entre musique et poésie de Victor Hugo. La discussion que vous allez entendre a été enregistrée il y a un an et m'a permis de penser à un nouveau format. C'est Hugo, pour Hands Up, en compagnie du groupe La Green Box. Bonne écoute Un matin de printemps, un homme toqua à ma porte. Il était grand, imposant et semblait franchement marqué par de nombreux événements de la vie. Pour autant, il n'avait pas l'air bien différent de vous et moi. Mais je dois l'avouer, il se dégageait de lui un certain charisme qui m'impressionna directement. Il ne prit pas le temps de se présenter et d'ailleurs, il ne me vint pas l'idée de lui demander car, à peine nos regards se croisèrent, qu'il se contenta de me tendre un livre. Victor Hugo, Les Contemplations. La reliure était d'exception, ornée de lettres dorées, et l'intérieur comportait quelques rousseurs, ce qui laissait penser que l'objet avait déjà appartenu à quelqu'un. Qui était ce quelqu'un, et d'ailleurs, pourquoi avais-je ce livre entre les mains à ce moment précis A peine je relevais la tête vers cet illustre inconnu pour lui demander la raison de sa venue, et surtout de ce cadeau, qu'il s'en alla aussi calmement qu'il fût venu. Intrigué, je tournais les pages, et très rapidement, tomba du livre une lettre manuscrite. Je l'ai encore avec moi aujourd'hui, donc laissez-moi vous la lire, elle n'est pas très longue. Ici commence une nouvelle aventure. Suis ces pages, si le cœur t'en dit, puis si la curiosité te gagne, tu seras le bienvenu à bord de la Green Box. Une semaine après, on toquait à nouveau à ma porte. Dans le chemin Je vis passer un homme Vêtu d'un grand manteau Comme un consul de Rome Et qui me semblait noir Sur la clarté des cieux Ce passant s'arrêta Fixant sur moi ses yeux En si profond qu'ils en étaient sauvages. et me dit: J'ai d'abord été dans les vieux âges, une haute montagne emplissant l'horizon, puis âme encore aveugle et brisant ma prison. Et des êtres Je fus un chêne et jure Des hôtels et des prêtres Et je jetais des bruits Des tranches dans les ailes Puis je fus un lion rêvant Dans les déserts À la nuit sombre avec sa voix rondante Maintenant je suis homme Et je m'appelle Dante Maintenant je suis homme Et je m'appelle Dante Pour ma part c'est vraiment par hasard, c'est euh, avec le du fil, un euh, Dufille dans lequel euh, j'ai été formé et avec lequel j'essaie régulièrement travailler. Euh, J'avais retravaillé avec eux, euh, j'ai pas trop la notion du temps, mais il enfin, n'y a, a pas si longtemps que ça, et c'était sur euh, le roman L'homme qui rit. Et donc euh, voilà, d'où la Greenbox. Et la metteur en scène m'avait demandé de mettre en musique deux poèmes de Victor Hugo. Et, euh, et puis voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à le nez dans les recueils de poésie, à chercher euh, des musiques. Et, et puis après, j'ai eu envie de continuer au départ complètement pour le plaisir. Et, euh, et même si c'est encore toujours pour le plaisir, ça, ça, ça, ça a pris une autre dimension. En je me souviens d'une balance que j'avais faite. Euh, Pour, avec la rue qui à nous donc Arnaud était en façade et puis on a eu du temps puis j'avais pris la guitare électrique et j'avais joué euh, quand nous habitions tous ensemble et Arnaud s'est amusé à, à chercher des, des, des sons euh, sur la console et après la balance il m'a dit ouais si un jour tu fais quelque chose de ça ça m'intéresse et, et d'un seul coup c'est là que, que des, ce truc était au départ euh, juste pour le tape du fil sur deux morceaux et puis euh, Bah, je me suis dit bah, tiens oui peut-être c'est un peut Nancy, <rire> à Nancy ouais. Ouais. dans un endroit, je oublié le nom le cabaret, mais euh, la cabaret ouais, loin, ouais. et d'un coup je me suis dit bah, tiens si d'un coup il y a Arnaud qui, qui, qui s'intéresse ça peut devenir un, une vraie, enfin, un vrai enfin un vrai spectacle enfin un vrai projet un projet à part entière voilà quoi mais donc euh, voilà c'est pour ça que ça s'est fait comme ça c'est d'abord avec le tas du fil ensuite avec Arnaud qui s'est intéressé puis après bah, Benoît qui... on s'est retrouvé vraiment avec une vraie équipe quoi tous les trois et Et tout le monde motivé, donc il euh, n'y avait plus qu'à qu se foncer dedans, quoi. La green box, c'est cette carriole qui sionne les routes à un même rythme régulier, rythme d'un album qui semble progresser au fil du voyage. Les roues laissent leurs traces sur le sol, et le bruit de leur roulement est constant. Mais le périple n'est pas monotone, non, et se nourrit de plusieurs éléments. Chacun, à l'intérieur du véhicule, lit, écrit, fait rimer, discute, joue de la musique. Les paysages à l'extérieur sont alors tant d'éléments qui inspirent nos voyageurs. Le calme de la campagne laisse place à la contemplation. L'on regarde ses étendues, ses champs, avec une fascination certaine. Il arrive également que l'on passe par la ville, alors tout est différent. Ce n'est plus le calme, mais la folie, les passions, l'inconnu. Aussi, il arrivait régulièrement que l'on aille à la rencontre de jeunes voyageurs venus d'Orient. Au fil des discussions, nous développions une véritable fascination pour ces contrées inconnues. On nous racontait des histoires d'amour, des histoires touchantes. On nous parlait des déserts et des marchés, les enfants jouant dans les rues, des histoires de tous les jours, simplement. C'est tous les jours que l'on ne connaissait pas, mais que l'on était toujours un peu plus désireux de découvrir. Et puis ouais, la, la Green Box, c'est une, une très bonne école en fait. On apprend ouais. tous un, les uns des autres en fait. C'est-à-dire qu'on repousse chacun nous repousse dans un nouveau challenge, en fait c'est ça qui est drôle, oui. c'est que toi, moi par exemple, enfin j'étais batteur à la base, mm -hmm. quand même, depuis mon ma adolescence, mais euh, voilà, je me suis mis à d'autres instruits doucement, calmement, et, euh, et chacun, on, on, voilà, on se met des défis, et on essaie de les remplir, c'est ça qui est super intéressant, c'est que le, le projet n'arrête pas d'avancer, d'évoluer mm -hmm. aussi avec nous, notre niveau, Et puis, euh, et puis ce qu'on écoute, et puis on en parle vachement, il y a une, une ouais. grande liberté quoi, c'est ce hyper sympa. En fait, vraiment, c est, c est, moi je trouve que c'est hyper agréable dans, dans ce projet, c'est la liberté, parce que finalement on, on se dit juste, ah j'aimerais bien faire ça un jour dans ma vie, et puis finalement on se dit, bah là je vais essayer, même si je ne sais pas faire, je vais apprendre sur le tas, et finalement ce projet permet ça, il permet d'apprendre en cours de route, euh, on essaie des trucs qu'on n'a jamais fait de notre vie, et, et bon après je ne sais pas si on y arrive, mais en tout cas on progresse. <rire> Et euh, du coup, c'est surtout ça qui est, qui est hyper agréable. Il y a une confiance mutuelle qui permet à chacun de de dans les trucs qu'il ne sait pas forcément faire mais qu'il a toujours rêvé de faire. Et au final, c'est hyper épanouissant. C'est vraiment ça qui, qui est plaisant dans ce projet. Quoi. En fait, la game box ouais. au départ, c'est un, une roulotte qui parcourt l'Angleterre. Donc, dans, dans lhomme c'est voilà, cette roulotte qui parcourt l'Angleterre avec euh, à son bord des saltabranques. Et puis voilà, donc ça s'appelle la Green Box, c'est vraiment un nom inventé directement par Victor Hugo, et voilà, on a, on a repris le nom directement de, de, de ce roman. Les vers, la poésie, ont cette puissance évocatrice au travers des mots. Il est si simple de voyager. Victor Hugo a toujours opéré cela en moi, réussi à me faire rêver un ailleurs comme à contempler ce que j'ai juste en face de moi, la nature derrière ma fenêtre. Que rien ne t'arrête en cet heureux pays, ni l'ombre du palmier, ni le jaune maïs, ni le repos, ni l'abondance, ni de voir ta voix battre le jeune sein de nos sœurs, dont les soirs le tournoyant tissin couronne un coteau de sa danse. Adieu voyageur blanc, j'ai scellé de ma main De peur qu'il ne te jette aux pierres du chemin Ton cheval, à l'œil intrépide Ses pieds fouillent le sol, sa croupe est belle à voir Ferme ronde et luisante, ainsi qu'un rocher noir Que polie, une onde rapide Marche donc sans cesse, au connais-tu de ceux qui donnent pour limite à leurs pieds paresseux leur toit de branches ou de toile, qui rêveur sans enfer, écoutent les récits et souhaitent le soir devant leur porte assis de s'en aller dans les étoiles. Je l'avais voulu, peut-être une de nous, au jeune homme, eût aimé te servir à genoux, dans nos huttes toujours ouvertes. Elle eût fait, en berçant ton sommeil de ses chants, pour chasser de ton front les mouchurons méchants, un éventail de feuilles vertes. Mais tu pars nuit et jour. Tu vas seul et jaloux. Le fer de ton cheval arrache ou dur cailloux de poussière, d'étincelles. À ta lance qui passe et dans l'ombre reluit, les aveugles démons qui volent dans la nuit, souvent ont déchiré leurs ailes. Si tu reviens ravi, Pour trouver ce hameau, ce mont noir qui de loin semble un dos de chameau Pour trouver ma hutte fidèle Songe à son toit aigu comme une ruche à miel Qu'elle n'a que porte et qu'elle s'ouvre au ciel Du côté d'où vient l'hirondelle Ne reviens pas, songe un peu quelquefois aux filles du désert, sœur à la douce voix qui danse pieds nus sur la dune. Souviens-toi, au beau jeune homme blanc, bel oiseau passager, car peut-être au rapide étranger ton souvenir reste. Souviens-toi, à plus d'une. Adieu donc, va tout droit, garde-toi du soleil Qui dort au front brun mais brûle un teint vermeil De l'arabie infranchissable, de la vieille Qui va seule et d'un pas tremblant Et de ceux qui le soir, avec un bâton blanc Trace des cercles Sur le sable Florent semble être là comme cette voix dans nos têtes à la lecture des textes de Hugo. Son timbre se fait tantôt rassurant, tantôt presque menaçant, mais témoigne toujours d'une volonté d'interpréter fidèlement les textes. Son rôle est celui d'un médiateur, entre l'esprit d'Hugo, sa poésie et nos esprits à nous. La connexion se fait alors et l'on rentre véritablement dans ces textes fascinants d'une humble beauté. La musique, elle, et cette toile de fond qui tisse les éléments entre eux et déploie l'ensemble de nos sens. Des instrumentations discrètes parsèment également les morceaux, se dévoilant au fil des écoutes comme des rimes que l'on n'aurait pas saisies du premier coup. On fait une musique, euh, la manière de faire cette musique-là, en tout cas, c'est je l'avais jamais fait jusque-là. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, il y a les machines et euh, enfin, nous donnent plein de liberté. Mmh. mais c'est dedans, il y a aussi plein de contraintes donc euh, voilà, bah, je découvre aussi ce que c'est que de jouer réellement euh, quelque chose de très très précis où on n'est pas que sur le feeling et... voilà donc c est... C est... au départ c'est assez douloureux, puis après bah, quand, bah, quand on finit par y arriver bah, ça fait super plaisir et, et puis effectivement on découvre qu'il y a plein plein de choses qui sont possibles grâce à ça, on arrive à, à deux sur scène, à trois avec Arnaud euh, en façade à... Je crois faire des, des, des, des.. Enfin pas plus de trucs que ce que j'aurais pu imaginer qu'on pourrait faire euh, comme ça quoi. Je pense qu'on écoute tous pas mal de musique assez variée. Après, au, dans la même vibe aussi, on a, on a quand même des, des oui. chanteurs, des enfin, mmh. artistes qui nous parlent quoi. Oui. Euh, tu vois, Florent très fan de Johnny Cash. Ouais, y a... nous, ah, aussi, 60, oui. nous aussi, mais 60. clairement. 60. Mais ah. euh, ça, moi je suis très fan de Bachoun par exemple. Mmh. Euh, enfin, tous d'ailleurs. Oui. <rire> oui. <rire> Non, ah, quelques euh... points communs quand même aussi oui, euh, sur... Ouais. Le... mais après on écoute... Euh... Enfin oui, j'écoute beaucoup de musique actuelle aussi, j'aime bien, qui... bien les trucs qui envoient, les trucs un peu électro... ouais pareil. Ouais. Ouais. Et, et par, par contre, moi je découvre complètement. C'est-à-dire que... C'est vraiment tout, tout ce qui est... Euh, tous ces sons-là, c'est pas des... Ouais, c'est des sons que je découvre euh, avec eux, là, pour le coup. En faisant toute cette étape de concert là, depuis, depuis, euh, ça, ouais, depuis quelques semaines en fait, on, nous on, on commence à ressentir le public aussi, à voir ce qu'on peut lui proposer, et puis euh, comme tu l'as remarqué, ouais, effectivement Florent, il, des fois il va complètement sortir, aller les arponner, chercher un truc euh, euh, bestial quoi, c'est euh, ça quoi, le singe <rire> Et euh, voilà Mais ça, c'est des choses qui sont en train de se faire et qu'on apprécie, qu'on découvre aussi à chaque concert. Donc ouais. on, on ouvre, un, euh, les portes s'ouvrent. C'est un projet qui évolue constamment. Complètement. En fait. complètement Et on se nourrit beaucoup des, des, des, des gens aussi qui sont là et puis qui, qui, qui, voilà, qui, en, qui nous envoient des super bonnes vibrations. C'est vrai ah, qu'au tout début, je jouais assis. Hum. Les premières ah, dates, je jouais assis. Et, et après, euh, voilà, bah, petit à petit, je me suis levé. Et... Et puis euh, j'ai commencé à, à rentrer physiquement aussi euh, dans la musique. Alors qu'au départ, j'étais surtout en train de dire, bon, il faut que j'arrive à tenir la mesure, à tenir le, le tempo et tout ça. Puis là, petit à petit, bon, bah, à force de jouer ensemble aussi, et, bah, on commence à être un petit peu plus à l'aise et à mettre, euh, c'est-à-dire, ouais, voilà, il y a eu tout le montage. Et puis maintenant, c'est mettre de la vie dedans. Voilà. C'était mmh. ce que tu m'avais confié, de toute façon, Florent, euh, après... Euh... <rire> au milieu de cette semaine qui ma foi a été aussi intense que le concert je pense il <rire> y a eu de la vie donc, euh, voilà il y, y a eu de la vie et puis le concert était un bon résumé finalement de ce que a vécu toute cette semaine tu m'avais dit que bah, du coup il on on, y a un EP enfin j'ai été vérifié tout à l'heure il y a un EP qui est sorti sur internet et puis tu m'as dit que c'était déjà quasiment obsolète par rapport à ce qui se passe oui, oui. maintenant en fait Mais c'est vrai qu'au départ c'était Ça a été très pensé euh, donc pour mettre une couleur et donc c'était de, de, du studio oui, pendant, oui. pendant un, un sacré bout de temps. Et, euh, et là maintenant, avec tout ce travail qui a fait, maintenant ça y est, on commence à sortir du studio, à monter sur scène et à faire un autre aussi. C'est aussi un spectacle, donc euh, c'est chouette d'avoir des jolies choses, mais aussi il faut arriver à les, à les faire vivre sur scène. Et... Voilà, c'est un petit peu la, la, la, on va dire la seconde étape, même si la, la première étape n'est pas complètement terminée, il y a encore toujours plein de, de nouvelles idées qui arrivent. Mais, euh, mais voilà, mais de plus en plus maintenant, il y, y a la vie sur les, les, les plus anciens en tout cas. Les paysages se dessinent, forêts françaises ou ville d'Orient. Les mots deviennent tableaux par centaines aux mille couleurs et chaque note participe un peu plus à la construction de ces mondes. À la manière du photographe qui capture les instants de vie, Victor Hugo et la green box fichent certains moments du voyage. Pour ne pas que les événements se perdent dans le néant, on en fait des poèmes. Et pour pouvoir les communiquer, les chanter s'en rappeler, on en fait des chansons. Ne compte alors à bord de notre carriole que cette association entre la vie et l'art. Se rendre compte que finalement, même dans les moments de doute, la mélancolie reste le bonheur d'être triste. Pourquoi associer alors joie et légèreté Le bonheur peut être fruit d'une grande expérience de vie, de moments terribles racontés en vers. Voyager participe sûrement à la volonté de trouver une forme de paix intérieure, et cela se traduit par le sourire de chacun. Alors, comme pour faire rimer variété avec modernité, le groupe mélange les sonorités avec aisance et donne une nouvelle dimension à ses poèmes. On se laisse alors tantôt guider par la musique, tantôt par les textes, mais il semblerait qu'au final ce soit l'osmose des deux qui prennent le dessus. Comme pour saisir nos cœurs, nos sens en exergue. Pour l'instant c'est Victor Hugo parce que a de quoi faire et, ouais. et a... c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Voilà, c'est <rire> même chouette de dire voilà, c'est du Victor Hugo. Mais après. Euh, bah, en plus, assez intéressant. Enfin, quand on parle du projet euh, des amis ou des gens qu'on croise, c'est vrai que la, la réaction. Euh, on dit oui, euh, on est dans un projet sur la green Box, sur Victor Hugo. Et en fait, c'est drôle, le mot Victor Hugo fait tilt direct chez les gens. Même s'ils connaissent peut-être que Demain dès l'aube, comme euh, quand je l'ai tous appris ouais. à l'école, mais c'est <rire> celui-là que je connaissais, je crois. Y a, ça fait quand même tilt et euh, les gens du coup se réintéressent. Moi je sais que quand Florent avait sorti les textes, moi je me suis remis dedans, j'ai relu des, des recueils de poésie aussi. Et d'ailleurs, euh, il y a des textes et poèmes choisis euh, par Florent qui sont très très actuels. La résonance, moi, je la, je la trouve très intéressante euh, là-dedans. Donc, euh, effectivement, pour l'instant, les poèmes, il y en a des milliers. C'est euh, donc on euh, dit une bonne source. Là. <rire> et puis c'est quelqu'un qui est dans son écriture qui est extrêmement varié. On peut, on peut être sur des choses très très belles, juste enfin extrêmement belles, très poétiques, et sur des choses très violentes aussi, sur des choses très drôles. Et enfin euh, il y a tout tout euh, c'est très très riche de, de sentiments de c'est c'est vrai que des fois on pourrait avoir une image de Victor Hugo très sérieux et en fait il est très délirant aussi, il est coquin il est et voilà et du coup euh, moi, je crois que dans le répertoire ça se ressent parce que enfin moi en tout cas j'ai essayé de regarder dans, tout, dans toutes ces caractéristiques de Victor Hugo parce que je trouvais, pas pour, pas pour faire un panel de Victor Hugo mais parce que je trouvais ça très, très intéressant et moi j'aime bien quand il y a plein de sentiments différents comme quand il y a plein de, de styles musicaux différents, enfin en tout cas de rythmes différents Voilà quoi. donc euh, c'est intéressant d'aller de, de avec, avec juste lui il y a déjà beaucoup beaucoup de choses à faire. J'ai relu les textes du coup euh, proposés par Florent et j'ai remis sur ma table de chevet, euh, des, des, ouais, les contemplations, les orientales, j'ai relu des choses, je n'ai pas encore tout relu mais euh, <rire> je relu et je relu avec grand plaisir donc c'est, je trouve que finalement c'est une porte d'entrée qui est intéressante que moi j'espère que via ce projet, on... enfin les gens ont aussi ce réflexe de se dire tiens j'ai écouté ça, euh, je n'ai peut-être pas eu tout le texte pendant le concert, je ne sais pas quoi, mais que ça les interpelle, qu'il y ait des mots, qu'il les touchent et qu'ils se disent, tiens, rentrons chez moi ce soir, je vais aller chercher tel poème pour me le relire tranquillement dans mon lit. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est hyper bien écrit, je ne voilà, je suis pas auteur du tout, je suis nul en, en écriture, Alors, pour le coup, j'ai un énorme respect pour ça. Donc ça me fascine, en fait. Et, mais par contre, ça, je trouve que c'est une clé intéressante d'accès à, à l'écoute des textes, et même pas Victor Hugo, je parle moi en tant que, que spectateur, je vais pas mal de concert. de se dire, ah tiens, euh, j'ai besoin, parce que moi j'écoute beaucoup la musique, hein, et Arnaud je crois okay. que c'est pareil, hein. quand on va voir des concerts, on écoute d'abord la musique, <rire> tu vois, on, a, on mm. est là-dedans, et là, ça, ce projet, alors, moi, m'aide aussi à revenir dans l'écoute des textes, d'autres de, de, mm. artistes, hein. ça va de l'artiste qu'on va voir là pour 10 personnes à, à la grosse scène, mais c'est voilà, une, une porte d'accès, donc j'espère que le message, il sera là aussi. quoi Mmh. C'est pas que Victor Hugo, c'est aussi l'ouverture. Parfois je me sens pris d'horreur Pour cette terre mon verre Semble la bouche ouverte d'un cratère J'ai le farouche chez moi Que donne l'ouragan monstrueux Au grand arbre mon cœur prend feu Je sens tout ce que j'ai de marbre Devenir... L'avant-moi, quoi rien de vrai, le scribe a pour appui le rêtre, toutes les robes jugent, et vierges, femmes, et prêtres mentent, ou mentiront. Le dogme boit du sang, l'autel bénit le crime, toutes les vérités, groupe tristes et sublime, on l'a, rougeur au front. La sinistre lueur des rois est sur nos têtes Le temple est plein d'enfer, la clarté de nos fêtes Obscurcit le ciel bleu L'âme a le penchement d'un navire qui sombrait les religions À tâtons dans l'ombre prient le démon pour Dieu me donnera des paroles terribles où je déchirerai ses chartes et ses bibles, ses codes, ses corans. Je pousserai le cri profond des catastrophes et je vous saisirai sophistes dans mes strophes, dans mes ongles, Tyran, La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 Mis en pâle, indigné, je bouillonne, on ne sait quel est d'aigle noir, tourbillonne dans mon ciel, embrasé, œil, pierre, une mini dans mon âme et tes close, Quoi le mal est parti. Je regarde une rose et je suis apaisé, la sinistre lueur des rois. Sur nos têtes, le temple est plein d'enfer La clarté de nos fêtes obscurcit le ciel bleu L'âme le penchement d'un navire Qui et les religions À dans l'ombre pris Le démon pour Dieu La sinistre lueur des rois est sur nos têtes Le temple plein d'enfer, la clarté de nos fêtes obscurcit le ciel bleu. L'âme a le penchement d'un navire qui sombre les religions attaquons dans l'ombre. Prie, le démon pour dieu. Le soleil se couche alors que la carriole, elle, continue son bonhomme de chemin. Aussi, tandis que j'écris ces quelques phrases, noircissant cette feuille blanche, je devine déjà vos questions à vous, auditeurs. Ce voyage se terminera-t-il un jour A vrai dire, je n'en sais rien. A-t-il seulement déjà commencé Il semblerait bien cuit, en tout cas nous fûmes ensemble embarqués auprès de ces musiciens et ça manques. Mais quand j'y repense, je ne sais toujours pas qui était cet homme ayant toqué chez moi. Je connais finalement à peine ces gens autour de moi, pourtant ils sont bien là, vous les voyez aussi, non Lui, jongle, avec des torches enflammées lui, derrière, enchaîne les saltos avec aisance. Quelle douce vision que de les voir tous s'animer alors que la nuit s'impose au milieu du paysage. Le voyage ne s'est pas arrêté depuis plusieurs semaines, mais où sommes-nous aujourd'hui Qu'importe après tout, et peut-être que le prochain chapitre m'aidera. Pour l'instant, personne ne nous attend, Faut... je pense qu'on est assez lucide là-dessus. Mm. Euh, on espère juste que cet album permettra de... Faire en sorte que les gens nous attendent. Ouais. Merci beaucoup, la Greenbox. Merci, pour, merci. Hugo. Pour, Hugo. Merci. Pour, <rire> On va te faire hyper. la blague, mais merci <rire> pour ces, euh, ces quelques minutes d'entretien. Et, euh, et puis à la prochaine sur la route. un ouais, grand bon, plaisir. T'as ravi